Unité 9, Projet, Exercice 6. Écoutez, Augustin s'installe. Il décrit son futur salon. Reportez les indications sur le dessin. Alors ici, c'est ton salon Oui, mon salon salle à manger. Comment tu vas l'aménager En face, tu vois, il y a une belle cheminée. Je vais l'utiliser. Donc, Devant la cheminée, je mets mon canapé rouge et mes deux fauteuils noirs. Tu ne mets pas une petite table Si, entre la cheminée et le canapé. Et ta grande télé Je la mets à gauche de la cheminée. Puis, sur le mur à gauche, je mets ma bibliothèque. Et le coin salle à manger Là, à droite, après la porte, le long du mur, je place mon buffet et devant, Une table ronde et des chaises. Tu vas peindre les murs Oui, le mur de la cheminée en gris et les autres murs en blanc. Puis, sur le mur, à droite, je mets mon tableau de Venise et sur la cheminée, mon grand miroir.